rik funde de zuba ja bahai um micro de Jean Marinau Hautmat Bernard c'est un plaisir de vous retrouver nous étions en train de parler la dernière fois de l'importance de l'éducation pour les bahai Alors vous faites une formation euh, en ce moment sur l'éducation des enfants, est-ce que ça veut dire qu'il y a des, des spécialistes qui prennent en charge l'éducation des enfants Non, en fait on ne peut pas dire qu'il y a des spécialistes, on peut dire qu'il y a des personnes qui ont de l'expérience plus ou moins et qui peuvent ensuite partager ou retransmettre cette expérience qui peut donner lieu ensuite effectivement des formations et former des personnes qui, à leur tour, peuvent devenir ce qu'on peut l'appeler des enseignants ou des animateurs ou des facilitateurs. Mais en fait, c'est compter sur euh, un potentiel que chacun a de pouvoir retransmettre et finalement d'être enseignant. Donc, c'est vraiment développer son potentiel, on peut dire. Ah, très bien. Et, et vous n'avez pas des écoles spécialisées alors Il existe des écoles de par le monde, je pense à l'Inde, je pense à la Tchécoslovaquie, qui sont des établissements maïs primaires ou secondaires ou même petite enfance Je pense par exemple au Niger, où j'étais il y a quelques mois, où des où des où des maïs ont effectivement créé des établissements scolaires avec, on va dire, les principes et les valeurs maïs, qui peuvent rester aussi des établissements publics ou même laïcs. Mais c'est vrai qu'il y a Euh, dans le contenu, dans les cours et surtout dans la manière d'enseigner euh, des comportements qui s'appuient beaucoup sur les valeurs humaines et donc les valeurs spirituelles, puisque c'est tout de même l'esprit religieux qui est colporté. Ce genre d'école que vous citez est ouvert à des enfants euh, qui ne sont pas de famille Bahai Ah oui, tout à fait. Ça reste des écoles tout à fait ouvertes qui peuvent accueillir tout enfant, si possible, même des enfants euh, qui ont peut-être du mal à s'intégrer dans d'autres établissements. La volonté est avant tout une volonté d'ouverture. Le concept bâhi est que ce sont des valeurs spirituelles, c'est-à-dire pour tous, sans aucune exclusivité. Il y a... décrire l'objectif qui est recherché dans, dans les cursus éducatifs Bahai. on peut dire qu'il y a à la fois euh, un objectif global et, et des sous-objectifs l'objectif global c'est vraiment de donner aux enfants Bahai, et aux enfants qu'ils ne le sont pas, mais qui souhaitent acquérir les valeurs mahi, cette ouverture au monde. Le, le concept mahi est vraiment l'unité du genre humain et surtout l'unité dans la diversité, diversité des cultures, diversité du regard peut-être sur les choses. Donc l'esprit de l'éducation mahi, c'est vraiment ouvrir l'esprit des enfants à une connaissance vraiment globale, une acceptation des différences, des différences de religion, des différences de culture, Et c'est donner, euh, comment dire, la dimension de citoyen du monde, je dirais, aux enfants. C'est très précieux pour euh, nos temps euh, bouleversés dans lesquels il y a tant de, de, de difficultés à accepter l'autre. Euh, mais concrètement, euh, cette ouverture, est-ce que par exemple vous accordez une place aux autres religions dans l'éducation bahaye Oui, tout à fait. Alors non seulement il y a l'étude de toutes les religions puisque la, la vision maïe est non seulement une considération de toutes les religions, c'est-à-dire une acceptation intégrale de leur existence, mais également une considération tout à fait respectueuse des contenus, des concepts, des idées, des valeurs de toutes les religions. Donc c'est vraiment un enseignement auquel les maïs euh, tiennent beaucoup, parce que ça donne justement à l'enfant non seulement une vision globale des religions, mais ça donne vraiment le goût de l'esprit religieux qui finalement a traversé le temps et les âges euh, en étant finalement identique La foi aujourd'hui ne prétend pas l'exclusivité de la connaissance, mais se dit être une, une religion qui s'ajoute à celles qui ont passé pour développer l'esprit religieux et le pousser encore un peu plus loin, et finalement développer un peu plus l'esprit de l'homme. Merci vielmals et nèxte foch haire i meh di vun dèl fun mam a rubrik ma'am Ester a ma'am herr Berna Benguzi. Vio we'll moge abish des rubrik a fred hundele zuboia bahai um internet an at www.bahaschai.lu.